Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux, par ceux qui arrachent violemment, et par ceux qui recueillent avec douceur, et par ceux qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse et règlent les affaires, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon, immédiatement suivi du deuxième, ce jour-là il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront. Ils disent « Quoi serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons haussement pourris ?» Ils disent « Ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. » Le récit de Moïse est il parvenu Quand son Seigneur l'appela, dans Toa, la vallée sanctifiée, va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes Il lui fit voir le très grand miracle. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite il tourna le dos, s'en alla précipitamment, rassembla les gens, et leur fit une proclamation. Et dit, « Et dis, c'est-moi votre Seigneur, le Très-Haut » Alors Allah le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà, et de celle d'ici-bas. Il y a certes là un sujet de réflexion pour celui qui craint. Êtes-vous plus dur à créer, ou le ciel qu'il a pourtant construit Il a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Il a fait sortir d'elle son eau et son pâturage. Et quant aux montagnes, il les a ancrées. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis, quand viendra le grand cataclysme, le jour où l'homme se rappellera à quoi il s'est efforcé, l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Ils t'interrogent au sujet de l'heure. Quand va-t-elle jeter l'encre Quelle science en as-tu pour le leur dire Son terme n'est connu que de ton Seigneur. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.